Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Dogmazik et pour cette cinquième partie de l'émission, si vous l'avez téléchargée euh, par le, via le peer-to-peer, -peer, donc sur Radio Dogmazik et sur Makeface Radio simultanément, Et après ce Tom Petersen, euh, je vais juste relire le commentaire qu'il y avait sur le chat, Fickelchap qui dit qu'on dirait la musique des, des musclés. Ah ben évidemment, on ne fait pas passer de la musique de, pas de Mauviette ici. Il aime bien les cloches par contre, Fickle Chap. Les cloches, c'est des grelots, c'est des grelots, c'est de chez moi. Je l'ai enregistré tout à l'heure, là, pour l'émission, parce que c'est bien pratique pour faire la transition d'une partie de l'enregistrement à une autre, de façon propre. Et donc euh, la suite, euh, toujours euh, dans la musique de Noël, Waiting for Cheatmas par Les Trois Petites Croix Noires. Les Trois Petites Croix Noires, c'est le nom du groupe. Hein, ça s'écrit en toutes lettres. Euh, euh, L'album Collection automne-hiver 2005 Mais inscrit euh, euh, le 18 avril 2008. Euh, Creative Commons by NCSA 2.0 Donc euh, musique, qu'est-ce que vous avez le droit de faire avec ça Vous avez le droit de le télécharger dans le sens montant et descendant Vous pouvez le modifier et publier cette modification Mais ça doit toujours rester sous la même licence Et si vous modifiez, il faut préciser qu'est-ce que vous avez changé Il faut bien entendu toujours retrouver Waiting for sheetmas, des trois petites croix noires Ça doit toujours être précisé Ça, c'est les autorisations qui sont données par ces licences libres, euh, enfin cette licence-là précisément, donc, qui s'applique à la musique. Donc Waiting for Sheetmas de Trois Petites Croix Noires, euh, ils n'ont pas, non, pas de site web, euh, je n'en ai pas trouvé. Donc euh, on va simplement se contenter d'écouter cette musique euh, qu'ils qualifient eux d'électronique. Encore des clochettes, donc dans ce « waiting for shitmas » des trois petites croix noires, euh, euh, oui, enfin, je n'ai pas entendu tellement, ça sonne pas tellement électronique que ça, hein, ça sonne, euh, on entend plutôt des sons acoustiques, mais bon, bon, électronique, c'est eux qui l'ont dit, alors on va peut-être pas trop les contredire, puisqu'ils veulent absolument que ce soit de l'électronique, c'est de l'électronique, et puis c'est tout. Euh, d'ailleurs je me, je, ah, je suis en train de me demander est-ce que j'ai euh, mis euh, non je n'ai pas mis euh, sur le forum d'ailleurs, euh, donc je ferai les deux en même temps, euh, les informations de piste euh, bon en revanche si vous avez téléchargé euh, cette émission euh, via, le, via euh, les réseaux idonki ou BitTorrent, en tout cas ceux que j'ai mis moi-même en ligne vous avez les informations de piste complètes avec euh, les liens vers les sites web, euh, des liens qui permettent de de télécharger directement le fichier au format mp3 ou ogg euh, de toutes les musiques qui passent dans cette émission donc euh, surtout ne vous, en, ne vous en privez pas c'est fait pour ça hein. et là, après les trois petites croix noires c'est serge band euh, inscrit le 7 octobre 2008 on continue à suivre l'ordre chronologique et composé par donc serge band le 1er décembre 2006 Noël sous les étoiles. Euh, donc euh, c'est un truc que j'ai rajouté tout à l'heure. C'est un truc que, que j'avais pratiquement loupé. Je vais avouer, j'ai même oublié ce que c'est comme style. Ah moi j'ai écrit classical, oui. j'avais écrit classical. Euh, donc musique classique ou musique d'ambiance ou easy listening, bon c'est jamais trop entre les deux. Euh, Que, alors, qu'est-ce que j'ai comme information, Serge de, Je n'ai pas de site web en particulier. Je crois que c'est des Belges, si je ne me trompe pas. Non, ce sont des bourges, de, enfin des, des gens de la ville de Bourges, je veux dire. Euh, je me suis planté. Alors, c'était qui, les Belges Bon, c'est pas grave. Il euh, y avait... Euh, bon, on va tout simplement se contenter d'écouter ce Noël sous les étoiles. Chanson francophone. Ah oui, c'est un truc. Ça ressemble un peu à une chorale. Donc on est dans quelque chose qui est de facture assez traditionnelle pour Noël. On est toujours dans Là, on est nouveau dans des choses que l'on, le genre de choses auxquelles on s'attend dans ce style de playlist. Ça y est, je me suis nouveau mélangé. Euh, euh, donc, euh, euh, Noël sous les étoiles par Serge Band. Euh, oui, j'étais déjà sur le morceau suivant. Euh, donc, qui ressemble un petit peu au petit chanteur à la gueule de bois, euh, Ficklechap, qui euh, a l'air d'être tout à fait d'accord avec moi sur ce coup. Euh, enfin, bon, je ne dis pas qu'il n'était pas d'accord euh, auparavant. Mais là, on va vraiment dans le même sens. Quoi, Euh, ça fait vraiment Noël, Noël. Hein. Et bah, du coup, euh, fallait pas, fallait pas que ça dure trop longtemps. Donc, euh, on revient à Arn, euh, à Schneen, -ne, ou je sais pas comment qu'on dit. Euh, avec la Christmas Crisis Party numéro 2 cette fois-ci euh, qui avait été mise en ligne euh, c est, c est donc, euh, le 15 novembre 2008 sur euh, sa page dogmatique dans les choses autoproduites et on est euh, nouveau donc euh, dans les choses qui vont faire plaisir aux voisins qui vont croire que je suis en train de faire du bricolage avec ma perceuse et mon marteau si j'avais un marteau oh, oh, oh, oh. Euh, bref, le genre de choses Ça, ça se nomme Noël, Christmas, mais pourtant ça ne sonne pas du tout Noël euh, pour le commun des mortels. Mais enfin bon, s'il est parti euh, de ça comme sujet, ah ben, on le fait passer quand même. Donc euh, les informations de licence là que j'allais oublier, licence Creative Commons by NC 2.0. Et euh, du coup, je n'ai plus euh, mon lecteur, voilà, il est à nouveau en face de moi, euh, je ne peux pas lire et envoyer la musique en même temps, d'où ce décalage. очку <laughs> opener <laughs> <laughs> La Christmas Party euh, Crisis numéro 2 de euh, Aachen, euh, où on a reconnu en fait les invités qui se battent à coups de bouteilles en verre, euh, les gens complètement bourrés, euh, les chiens qui s'enfuient et puis il ne reste à la fin plus que les corbeaux pour manger les restes. Bref, une vraie crise de fête de Noël Euh, C'est tout à fait Cette musique, elle l'évoque parfaitement Et euh, à propos d'autres crises, ce n'est pas une crise. Là. Mon million de Noël, la, la crise dont, avec laquelle on nous bassine, ce n'est pas des millions, c'est des milliards. Donc là, ce n'est pas une question de crise. Mon million de Noël, euh, composé par JIP le 4 décembre 2000, euh, mis en ligne le 4 décembre 2008. Donc là, ça fait bon, maintenant euh, 15 jours que c'est en ligne. Sous licence Creative Commons by NC2.0, euh, on a dans un style un petit peu médiéval, euh, on dirait, ça, donc Jeep qui est sur un net label intitulé Jeep pense et puis joue bliss cornu, euh, oui bliss cornu avec un L. Euh, Et donc euh, sinon, ben qu'est-ce qu'il y a à en dire? Ben, ça va euh, on va revenir à des choses un petit peu plus traditionnelles de nouveau, là. Euh, bon, on en a pour deux minutes de vraies chansons de Noël comme on les imagine et non pas comme les libristes les imaginent seulement. Ja, dat moet ook die trans ben ik, ja, die